« Vous me voyez prêt à tout ?» lui dit le Président. « Voici quinze cent mille francs, Monsieur le Président, » dit-elle en tirant de son sein une reconnaissance de cent actions de la Banque de France. « Partez pour Paris, non pas demain, non pas cette nuit, mais à l'instant même. Rendez-vous chez Monsieur Grassins, Sachez-y le nom de tous les créanciers de mon oncle. Rassemblez-les. » Payez tout ce que sa succession peut devoir, capital et intérêt, à 5% depuis le jour de la dette jusqu'à celui du remboursement. Enfin, veillez à faire faire une quittance générale et notariée, bien en forme. Vous êtes magistrat. Je ne me fie qu'à vous en cette affaire. Vous êtes un homme loyal, un galant homme. Je m'embarquerai sur la foi de votre parole pour traverser les dangers de la vie à l'abri de votre nom. Nous aurons, l'un pour l'autre, une mutuelle indulgence. » « Nous nous connaissons depuis si longtemps, nous sommes presque parents. Vous ne voudriez pas me rendre malheureuse. » Le président tomba aux pieds de la riche héritière en palpitant de joie et d'angoisse. « Je serai votre esclave, lui dit-il. »« Quand vous aurez la quittance, monsieur, reprit-elle en lui jetant un regard froid, vous la porterez avec tous les titres à mon cousin Grandet et vous lui remettrez cette lettre. À votre retour, je tiendrai ma parole. » Le président comprit, lui, qu'il devait Mademoiselle Grandet à un dépit amoureux, aussi s'empressa-t-il d'exécuter ses ordres avec la plus grande promptitude afin qu'il n'arrivât aucune réconciliation entre les deux amants. Quand M. de Bonfond fut parti, Eugénie tomba sur son fauteuil et fondit en larmes. Tout était consommé. Le président prit la poste et se trouvait à Paris le lendemain soir. Dans la matinée du jour qui suivit son arrivée, Il a lâché des grassins. Le magistrat convoqua les créanciers à l'étude du notaire où étaient déposés les titres et chez lesquels pas un ne faillit à l'appel. Quoique ce fussent des créanciers, il faut leur rendre justice. Ils furent exacts. Là, le président de Bonfond, au nom de Mademoiselle Grandet leur paya le capital et les intérêts dus. Le paiement des intérêts fut pour le commerce parisien un des événements les plus étonnants de l'époque. Quand la quittance fut enregistrée, Et des grassins payés de ses soins par le don d'une somme de cinquante mille francs que lui avait alloué Eugénie, le président se rendit à l'hôtel de Brion et y trouva Charles au moment où il rentrait dans son appartement, accablé par son beau-père. Le vieux marquis venait de lui déclarer que sa fille ne lui appartiendrait qu'autant que tous les créanciers de Guillaume Grandet seraient soldés. Le président lui remit d'abord la lettre suivante. « Mon cousin. » Monsieur le président de Bonfons s'est chargé de vous remettre la quittance de toutes les sommes dues par mon oncle et celles par laquelle je reconnais les avoir reçues de vous. On m'a parlé de faillite. J'ai pensé que le fils d'un failli ne pouvait peut-être pas épouser mademoiselle d'Aubrion. Oui, mon cousin, vous avez bien jugé de mon esprit et de mes manières. Je n'ai sans doute rien du monde, je n'en connais ni les calculs ni les mœurs, et ne saurais vous y donner les plaisirs que vous voulez y trouver. Soyez heureux selon les conventions sociales auxquelles vous sacrifiez nos premières amours. Pour rendre votre bonheur complet, je ne puis donc plus vous offrir que l'honneur de votre père. Adieu. Vous aurez toujours une fidèle amie dans votre cousine, Eugénie. » Le président sourit de l'exclamation que ne put réprimer cet ambitieux au moment où il reçut l'acte authentique. « Nous nous annoncerons réciproquement nos mariages, lui dit -il. Ah » lui dit-il. « Ah « Vous épousez Eugénie Eh bien, j'en suis content, c'est une bonne fille. » Mais, reprit-il, frappé tout à coup par une réflexion lumineuse, « elle est donc riche. »« Elle avait, répondit le président d'un air goguenard, près de dix-neuf millions il y a quatre jours. Mais elle n'en a plus que dix-sept aujourd'hui. » Charles regarda le président d'un air rébété. « Dix-sept mille Dix-sept millions, oui, monsieur. » « Nous réunissons, mademoiselle Candé et moi, cinquante mille livres de rente en nous mariant. »« Mon cher cousin, » dit Charles en retrouvant un peu d'assurance, « nous pourrons nous pousser l'un l'autre. »« D'accord, » dit le président. « Voici de plus une petite caisse que je dois aussi ne remettre qu'à vous, » ajouta-t-il en déposant sur une table le coffret dans lequel était la toilette. « Eh bien, mon cher ami, » dit madame la marquise d'Aubrion en entrant sans faire attention à Cruchot. Ne prenez nul souci de ce que vient de vous dire ce pauvre monsieur d'Aubrion à qui la duchesse de Chaulieu vient de tourner la tête. Je vous le répète, rien n'empêchera votre mariage. »« Rien, madame, » répondit Charles. « Les trois millions autrefois dus par mon père ont été soldés hier. »« En argent, » dit-elle. « Intégralement, intérêt et capital. » et je vais faire réhabiliter sa mémoire. »« Quelle bêtise !» s'écria la belle-mère. « Quel est ce monsieur » dit-elle à l'oreille de son gendre en apercevant le cruchot. Bon. « Mon homme d'affaires !» lui répondit-il à voix basse. La marquise salua dédaigneusement Monsieur de Bonfond et sortit. « Nous nous poussons déjà ?» dit le président en prenant son chapeau. « Adieu, mon cousin !»